Alright.、Uh. Si la montagne ne vient pas à vous, eh bien, allez à la montagne. Donc, étant donné que ce soir, c'est le spectacle de Cannibal Corpse et que je ne pouvais aller à Cannibal Corpse, eh bien, Cannibal Corpse viendra à moi, à nous, d'une certaine façon. Oui, parce que je vous ai préparé un merveilleux petit spécial dignement dédié à cette formation pionnière du True Traditional Death Metal. Vous voyez qu'avec un peu d'imagination, on peut faire bien des choses. Bande d'un culte sans avenir. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin dangereusement intelligent. Surtout lorsqu'il le sait. Priez pour ne pas y survivre en foiré. Cosphere is my fucking business. We are undead incorporated. c a u s e I said so. Go. Du Cap. Joyeuses funérailles et Kikas à la fiche dès le 16 avril. Le plan B, Loser et le journal d a r é l i Laflamme à la fiche dès le 23 avril. Les griffes de la nuit, Millennium 3 et Petite vengeance poilue à la fiche dès le 30 avril. Et Iron Man 2 à la fiche dès le 7 mai. Entrez dans le monde du cinéma et vivez l'expérience avec le cinéma du Cap. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école.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 Envoyez Arthur H. avec son nouveau spectacle solo à la salle J. Antonio Thompson le 28 avril prochain. Pour de plus amples informations sur la programmation, visitez le www.saltompson.com l e h ou appelez à la billetterie au 819-380-9797. Arthur H. à ne pas manquer, mercredi le 28 avril prochain à la salle J. Antonio Thompson. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca.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 C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est comme a r r o s e r sur un asthma. Je ne s o u h a i t e pas la bienvenue e n cette nouvelle édition de réanimation en ce 27 avril de l'heure de disgrâce 2010. i a m Dr. Pain Pendragon et je suis avec vous ou contre vous jusqu'à 23 heures. Et non, Sinistros n'est point là ce soir non plus parce qu'il a attrapé le choléra. Ça arrive, quoi. C'est une maladie qui est en voie d'extinction, mais de disparition aussi. Mais、euh, il est très chanceux. Sinistros échappe des choses très, très rares.、Euh, non, blague à part,、euh, Sinistros est un petit peu r é c l u chez lui, la température n'aidant pas. Et,、euh, bon, en fait,、euh, ça demeure le séparant de la morgue,、euh, le fleuve. s i n t e r p o s e entre les deux, et bon, en fait, le pont semblait être plus ou moins praticable, donc il a décidé de demeurer bien peinard chez lui, à l'abri de mes insultes. Mais il ne perd rien pour attendre, parce que la semaine prochaine, je serai doublement plus vicieux. Nous venons d'entendre, en cette première partie musicale de réanimation, les quatre pièces qui suivent. Juste avant cette pause publicitaire, nous avions la très bonne formation québécoise montréalaise Cataclysm et la pièce. Era The Merciless, qu'on le retrouve sur l'album Epic The Poetry of War, qui est paru en 2001 sur l'étiquette Nuclear Blast. A, a, a, a, auparavant, pardon, nous avions tiré du dernier album de cette formation, Megadeth, ou devrais-je dire de cet artiste, Megadeth, la pièce Bite the End, qu'on le retrouve sur Hand Game qui est paru en 2009 sur Roadrunner Records.、Euh, je trouve Megadeth en général un petit peu mou. Euh, je trouve que c'est pas très violent comme musique, mais par contre, je dois dire que Endgame a un certain charme. Pour que je dise cela, moi qui étais un fervent admirateur de métal beaucoup plus musclé, je, j i m a g i n e que c'est un certain, e、euh, certain gage de qualité. Présumons-le ainsi. Coroner, auparavant, est Divine Step Conspectu Mortis, que l'on retrouve sur la dernière parution de cette formation suisse en 95.、Euh, la formation est en Coroner. Euh, J'ai dit dernière par parution,、euh, le titre d'album est aussi Coroner. J'ai dit dernière parution parce que, évidemment, ça se voulait un ensemble de pièces、euh, plus ou moins connues et de nouvelles pièces refaites qui étaient,、euh, qui étaient leur dernière,、euh, leur dernier opus, devrais-je dire. C'est un bon album, je dois dire. C'est quelque chose de relativement rare à trouver, mais je crois qu'il peut encore se commander via le web. Et nous avons ouvert avec un Merciful Fate à la pièce de Secretion of Souls. que l o n retrouve sur Don't Break the h a o t Deuxième parution de cette très bonne formation qui m'a t r a v a d'être bien entendu, e、euh, l'extravagant King Diamond. C'est paru en 1984 sur Roadrunner également. e Ce... n en fait,、un、Merciful Fate ont fait une très longue, ben, je dirais très longue, une bonne discographie. King Diamond en solo en une plus impressionnante, parce que bon, il l'opère depuis plus longtemps, mais je pense que la qualité de m o n s e u r Faux Fait est supérieure, malgré très,、euh, très près de ce que King Diamond fait en solo, mais je pense que m o n s e u l f o u x Fait un petit quelque chose de plus. Ceci étant dit, comme je l'ai mentionné la semaine dernière et comme je l'ai dit en ouverture d'émission, eh bien,、euh, je, je, devais initialement aller à Cannibal Corp ce soir,、euh, bon, pff, plusieurs raisons poches. d o i s Je le d i r e m'ont retenu à la maison et quoi qu'il en soit, possiblement que j'aurais trouvé euh, euh, le déplacement un peu、euh, désagréable dû à cette merveilleuse température qui règne à l'extérieur. Sous-brousseau de la nature qui nous dit que l'hiver est peut-être plus près de, de revenir qu'on ne le pense, mais bon. Euh, donc, euh, ne pouvant y assister, j'ai tout simplement décidé de faire un spécial Cannibal Corpse pour、euh, ceux d'entre vous. tout comme moi qui ne pouvons assister au spectacle, de se mettre un peu dans une ambiance de、euh, ce que ça pourrait être. Bon, en fait, on s'entend que c'est studio, c'est pas du live. J'ai encore moins les gars avec moi. Quoi qu'il y a un certain nombre d'années, Jeff avait pu me pistonner avec, euh, avec, euh, avec Alex Webster l e s Cannibal Corpse,、euh, j'avais fait une entrevue, justement, lors d'un passage à Montréal. J'avais trouvé ça très intéressant.、Euh, quelqu'un de relativement réservé, mais quand même aussi,、euh, je dirais,、euh, Oui, intéressant à discuter. Mais ce n'est pas le cas ce soir. Que voulez-vous? On ne peut pas tout avoir. Donc, nous allons entrer dans ce petit spécial qui se déroule, se déroule entre 1992 et 2009.、Euh, pour un total d'environ 25 minutes. Donc, on va quand même passer, u、euh, n six, sept, un, un deux, c i n euh, oui, un, sept, sept albums. C'est quand même pas rien. Et juste avant de débuter ce merveilleux spécial, je veux vous dire que ce samedi, soit le 1er mai, au Rack of f l l e r Stage, ici même à Trois-Rivières,、euh, Trois-Rivières m é t a l présente les Écorchés, qui mettent entre autres en vedette、euh, Michel Langevin, Away, de Voivode.、Euh, les Écorchés seront en compagnie de Urban Aliens et de Sound of Seth. C'est à Comptez de. Bien, en fait, l'ouverture des portes est à 21h, e e u r s il en coûtera 13$. C'est pour tous.、Euh, Rock à f a i le stage, 75 refusés. u Ici, dans le district Cable-Madeleine,、bon, t rivières. o s r i Et、euh, vendredi le 21 mai,、euh, <coughs> pardon, Rock.、Euh, oh, Qu'est-ce que je dis là, Rock t rivières o s r i métal. t r o i s rivières métal p r o p o s e Reanimator, End Is Near, Blackwater Potion et Uriel. Toujours Rock à f a i le stage. C'est à 19h, vendredi le 21 mai. Le spectacle débute à 20h. En f a i t l'ouverture, c'est à 19h. Des portes, il en coûte 10 dollars. Et c'est pour tous. Voilà. Donc,、euh, ceci étant dit, j'ai fait dignement ma première partie de devoir d'annonce populaire. Nous allons entrer dans le gras du sujet, pour ainsi dire, parce que bon, Cannibal Corpse, on le sait, c'est du death metal bien gras comme on l'aime. Nous allons débuter ce spécial avec une pièce qui est tirée de Tomb of the Mutilated de la pièce étant Beyond the Cemetery. C'est paru en 1992. Et, démarrons cela right fucking now. Go. These are gonna go Warning, you will never rest in peace. The rest is n a r e e n c o r n i n g The s e c r a t i o n of the dead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 La seule radio musicale. Triste, mais c'est le dé, c'était la fin de ce magnifique petit spécial. C'est dit à Cannibal Corpse, puisqu'ils étaient ce soir même à Montréal. Ben, en fait, à cette heure-là, il y a des chances qu'ils soient déjà sur scène. On vient d'entendre la pièce b e h e d i n g and Burning, tirée du dernier album Evisceration -er、Evis Plague, qui est paru en 2009. Bon album, mais selon moi, pas autant que le précédent. Kill! Duquel on a entendu Necro s t a l i s t i c Warning. Très bon album. J'adore cet album-là. C'est probablement mon meilleur de Cannibal Corpse. Cyanide Assassin, que l'on retrouve sur The Wretched Spawn, qui est paru en 2004. Sentence to Burn, tiré de Gallery of Suicide, de 1998. Très bonne pièce, soit d u t e m passant.、Euh, s p On s'entend que ce n'est pas ce qu'il y a de plus excessivement technique, mais est-ce que ça a besoin d'être technique pour ê t r e Euh, je vous dirais, excellent, non.、Euh, Momified and Barbed Wire, que l'on retrouve sur Vile de 1996, et les deux premières pièces sont,、euh, sont extraites de, en fait, d'albums qui sont de l'époque de Chris Barnes, soit Forced Fat Broken Glass, que l'on retrouve sur The Bleeding de 1994, et la première pièce qu'on a entendue, Beyond the Cemetery, qui elle est extraite de Tomb of the Mutilated. De 1 9 8 2 à noter que tous les albums sont, sont、euh, étiquetés Metal Blade. En ce qui concerne la période de Chris Barnes, je suis un peu moins fan.、Euh, je préfère Chris Barnes avec ses Six Feet Under. Je trouve que son vocal très <coughs> guttural et même à la rigueur très infecté d'effets、euh, entre mieux en contexte avec、euh, la Six Feet Under plutôt qu'avec Cannibal Corpse. Euh, mais bon, bref,、euh, tout de même, on ne peut pas renier les origines de cette formation made in the USA. Donc,、euh, c'était notre petit spécial,、euh, Cannibal Corp. J'espère que ça vous a plu. Je, je crois que ça l'a sûrement, ça l'a sûrement s u p p l i r e à John Supper.、Euh, je l'espère parce que pour le moins, à moi, ça m'a plu. Et pour le reste, b ce n'est que superflu.、Euh, ceci étant dit,、euh, je vous rappelle que Ce samedi 1er mai au r o c a f a l Estage, présentation de、euh, Trois Via Metal. C'est Les Écorchés, compagnie de Urban Aliens, Sounds of s e t Et c'est,、euh, comme je l'ai dit, samedi 1er mai, l'ouverture des portes à 21h. C'est pour tous, il en coûte 13 dollars. Et vendredi le 21 mai, toujours Trois Via Metal présente au r o c a f a l Estage Rally Metal. C'est un bon show de trash metal. Je peux vous dire, c'est,、euh, les kids en ont、euh, énormément d'énergie. Anna s n e a r Blackwater Pollution et Uriel. Les portes ouvrent à 19h, les spectacles commencent à 20h, il en coûte 10 dollars et c'est pour tous. Et à titre d'information, ça vous tend déjà à commencer à préparer, vous préparer mentalement.、Euh, le Metal Fest dixième édition 2010, ça se tiendra cette année encore à la bâtisse industrielle. Mais cette fois-ci, les 15 et 16 octobre 2010, contrairement aux Dernière et en fait, pratiquement toutes les années précédentes. Ça, c é t a i t n o u s au mois de novembre, et bien cette fois-ci, c'est au mois d'octobre.、Euh, bon, ceci étant dit, bien, je pense que la meilleure chose à faire principalement, et maintenant, c'est de continuer musicalement. Cette fois-ci, avec un bloc qui est、euh, un heureux mélange de trash minimaliste, de death metal, de black death metal. de toutes sortes de trucs, u n peu bizarroïdes, juste comme je les aime. On débute tout avec Toxic Holocaust et la pièce City of a Million Graves, qui est tirée de l'album An Overdose of Death, qui est paru en 2008 sur Relapse. C'est du, quand j'ai parlé de trash minimaliste, Toxic Holocaust, ça en est un parfait exemple, mais ça fait la job.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 オペテサバテージ・ ainsi que beaucoup d'autres。L'abri des fanales、〜10時19分、その後、セフウ8 9 Well, Necrophobic. La pièce Temple of Damnation, qu'on e l retrouve sur Death to Hull, dernière parution de cette formation que j'aime énormément, qui allie à la perfection le death metal, petite dose de trash et black.、Euh, de black. C'est sur l'étiquette Regan Records, je le conseille à tous, c'est vraiment bien, et spécialement la, ma pièce qui est la préférée de tous sur cet album, Revolution 666, une pièce très intense. Anal Nartrak, t qu'on retrouve, et, et a v e c la pièce de Final Absolution,、euh, tirée de l'album Hell is Empty and the Devils are Here. C'est paru en 2007, c'est l a v a n t d e r n i e r album de cette formation. Et c'est paru sur Feto Record, t e sais, dans le pomme, on va du tout. Gold Horror e t la pièce apocalyptique, évoque la pièce d'ouverture du dernier album Carving the Eyes of God. On la trouve sur Metal Blade, c'est paru en 2009. Legend of the Damn, quelle excellente pièce. Cult of the Dead, pièce éponyme du même album qui est paru en 2008. Sur Massacre Record, c'est vraiment très très bon, Legend of the Damn. J'en passe même pas assez souvent à mon goût, je dois dire. Et Toxic Holocaust, un ouverture de bloc avec City of a Million Graves, pardon. r e t r o u v é sur An Overdose of Death, qui est paru en 2008. Et d'ailleurs, que ceux d'entre vous, mais pas moi, cette année, Qui auront assisté au、euh, 3 r o i s r i r e s Metal Fest ont eu la chance de voir formation la formation Toxic Holocaust. Je le disais tout à l'heure, c'est présentement Cannibal Corpse. Ils étaient a c c o m p a g n é s de、euh, 1349, Skeleton Witch, l a k e r u s Noct Nocturne. C'était au Club Soda.、Uh, Spectacle à venir à l'extérieur de la région immédiate Trifluvienne.、Uh, Dark Tranquility, Trade Signals, i m m u t a i l i t y Within et Incarnia. C'est au Faux-Fonds électrique, c'est le 17 mai prochain. À 19h, 20$ et 25$, taxé inclus via admission. Taxé inclus, taxé inclus, devrais-je dire, via admission.、Euh, le 19 mai, ils seront à l'Impériale, u s q e c'est à Québec. Primal Fear, Southern Cross et Ice Vinland à l i m p é r i a l C'est le 23 mai. Lacona Coy, 26 mai, au Fonds électrique. Euh, Épocrisie,、euh, 30 mai, au Foufouines électriques, toujours. Le lendemain, le 31, à l'Impérial. Dying Fetus, si moi je. Je me garde une réserve pour ça, j'ai beaucoup de difficultés avec cette formation, mais bon, les amateurs un peu plus extrêmes qui aimeront Dying Fetus, en compagnie de Misery Index, Arsis, Notation of An Autopsy, c o n i n g from the Grave, c'est au Foufouines électriques tout le temps. Tout le temps, toujours, c'est toujours, c'est tout le temps, il faut fondre du électrique. Il ne se passe à rien à part. Mais non, c'est faux. C'est le lapsus. C'est mercredi le 2 juin, 19h, 20-25$ via admission. Bon, ainsi de suite, on peut se rendre jusqu'au mois de.、Ouais, jusqu'au mois d'août, ça va faire. Je voudrais bien vous parler de cinéma, mais j a i rien vu de nouveau. Donc,、euh, je vais faire abstraction cette semaine de ma petite chronique cinéma. J'ai rien vu d'extraordinairement nouveau. En fait, j'ai rien, vraiment rien vu de nouveau. Je n'ai même pas eu le temps.、Euh, peut-être la semaine prochaine. Donc,、euh, il nous reste encore 22 minutes à cette édition de réanimation. Bon, vous avez pu, ceux qui s o n t joints à nous un peu plus tard, vous êtes sûrement rendu compte que s i n i s t r o ce n'était pas là. Je lui ai dit, il a attrapé le choléra. Il devrait être guéri la semaine prochaine. Euh, j'ose espérer. Deux semaines consécutives. Je comprends que Sinistro s'est en plein déménagement aussi, ce qui n'est pas une chose qui est très intéressante et très agréable à faire et surtout très éreintante. Euh, donc, euh, possiblement qu'après tout, e s a guérison de choléra et sa, <rire> sa fin de déménagement, il devrait être de retour la semaine prochaine. J'imagine. Puis s'il n'est pas là, moi, j e serai. e、euh, mais, mais, mais, mais, mais, quoi qu'il en soit, il nous reste encore de la musique à vous,、euh, o b l i g é z d'écouter, voilà. C'est le terme. À vous, e f i n à vous obliger d'écouter. Reste encore quelques bonnes pièces. Pièces d'insurrection. On va ouvrir le bloc avec ça. Très, très bonne formation qui donne dans un technical death metal.、Euh, album principalement francophone. C'est une formation que j'aime énormément. C'est vraiment bien fait. C'est concis. L'album est en prologue.、Euh, c'est la seule parution à date,、euh, sur étiquette, pas d'étiquette, c'est indépendant. C'est p a r u n 2008.、Euh, J'imagine qu'ils vont nous sortir quelque chose d'autre, Insurrection. Je le souhaite ardemment.、Euh, Red Harvest,、euh, Rotting Christ, une pièce encore tirée du dernier album. La semaine dernière, je vous ai passé、euh, Fear of Fire, and Fire je crois. J'oublie le titre là, de, du dernier、euh, Rotting, Christ, Rotting Christ à ALO.、Euh, et plus je l'écoute, plus je le trouve bizarre, mais plus je le trouve intéressant aussi. Donc, on va attendre les pièces titres tout à l'heure,、euh, si on a le temps à f e n t r o l l t i r e du dernier album. Mais bref, allons-y immédiatement avec Insurrection, Insurrection et les pièces Festin d'Entraille. 18 holes. C'est la pièce éponyme de leur nouvel album, I.L.O. Pièce particulière, album particulier, mais comme je l'ai dit,、euh, personnellement, plus je l'écoute, plus je le découvre étant de plus en plus intéressant. Je ne cache pas que cet album est difficile d'approche initialement, mais je le trouve très original pour le moins. Juste auparavant, nous avions Red Harvest et la pièce A Mouth of Madness que l'on retrouve sur A Greater Darkness qui est parue n 2007 pardon, sur Seasons of the Mist. Et nous avions ouvert avec Insurrection et la pièce Festin d'entraille tirée de l'album Prologue. Première et seule parution de cette formation québécoise est p a r u en 2008 sur une étiquette tout simplement qui porte le nom de Indépendant. <rire> Ce n'est pas une étiquette. Euh, juste euh, le temps de vous laisser sur une dernière pièce、euh, du tout dernier Fentrol. L'album étant Nifel v i n d qui est paru il y a quelques semaines. Et、euh, la pièce étant I t r o d e n s s a n g Si je le prononce bien, j'en ai aucune idée.、Euh, mais bref,、euh, je m'efforce de prononcer au moins ce qui est écrit.、Euh, pour vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une émission qui devrait être、euh, dans un format relativement régulier, à moins que、euh, un autre fusible Large dans ma tête d'ici là que je décide de faire quelque chose de particulier, mais je ne le croirais pas. Donc,、euh, d'ici là, je vous souhaite、euh, une très mauvaise semaine, un très mauvais week-end.、Euh, je ne vous souhaite pas de neige par contre, parce que ce qui impliquerait que je m'en souhaiterais à moi aussi, je déteste cette température. Donc,、euh, on se retrouve la semaine prochaine et évidemment, n'oubliez tout simplement pas d'aller vous faire foutre. c u s a ï Setsu! Ciao!